Nous sommes de retour avec vous, mes chers amis, dans le train de la musique, le train de ce soir. J'ai pris la liberté de faire un programme pour mes amis, mes parents et, et, et tous ceux qui écoutent aussi、euh, le, le train de la musique. Durant la semaine, je leur ai fait un email pour leur dire que le programme de ce soir leur sera dédié. Je sais qu'ils m'écoutent assez souvent car ils me donnent leur feedback quand je leur parle. J'ai choisi Brassens parce qu'il est un chanteur bien connu pour être un chanteur très con controversial et aussi très grivois. Il y a beaucoup de ces morceaux que je ne jouerai pas q u a n d ils sont trop flambants. <rire> le reste, on passe, d'accord À qui le tour maintenant Ah oui, Milou Milou, ma chérie, cette musique est pour toi. Comment vas-tu? Cela fait bien longtemps qu'on qu ne s'est pas vu, qu'on ne s'est parlé. Mais je pense bien à toi. C'est pour ça que je vais demander à Georges de te chanter L'Auvergnac. C'est pour toi, Milou. Elle est à toi, cette chanson.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 Tio Bob, tu la reconnais,、hein? la Méduse. Cela te dit quelque chose, dis-moi. <rire> On se parlera plus tard. Je te joue la Méduse et tu me donneras de tes nouvelles plus tard. Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dis e au fond des ports. Il naviguait en p e r p é n a r d sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Fluctuat nec mergiture, c'était pas de la littérature. N'en déplaise au j e t e r de sort, au j e t e de sort. Son capitaine et ses matelots n é t a e n pas des enfants de s a l a u d mais des amis franco de port, des copains d'abord. C'était pas des amis de luxe, des petits Castor et Pollux, des gens de Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre. C'était pas des amis choisis par Montaigne et la Boétie. Sur le ventre, ils se tapaient fort, les copains d'abord.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 Qui, je suis sûr, m'écoute à la Martinique, car il n'est pas dans le cockpit de son petit avion à piloter les touristes sur les îles voisines. Ronnie, que dois-je faire pour que tu joignes le groupe de pilotes, mon vieux? On te manque beaucoup, tu nous manques beaucoup. Enfin, je sais que tu es très occupé. Le petit cheval blanc me fait penser à ton petit avion, mon vieux. Alors, on va écouter M. Georges Brassens qui va te dédier sa chanson Le petit cheval blanc. Le petit cheval dans le mauvais temps, qu'il avait donc du courage. C'était un petit cheval blanc, tous derrière, tous derrière C'était un petit cheval blanc, tous derrière et lui, devant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 Au Canada, j'ai choisi cette chanson. Il n'y a pas d'amour heureux. Toujours de Georges Brassens. Je vais prendre un moment pour vous parler de ce chanteur français, M. Georges Brassens, que vous devez tous connaître.、Hein? Fils de maçon italien par mer, Georges Brassens naît le 22 octobre 1921 à 18h, à Sainte-Hélène, dans l'Hérault, rue de l'Hospice. Sa mère, Elvira, De m a r s i c o Nuevo, un village dans la Basilicate, et son père Jean-Louis sont de simples gens honnêtes. Grandi au sein d'une famille nombreuse composée de sa d e m i s œ u r ses parents et leurs chats. À l'école, il n'est pas très en verve, se réveillant à la récréation et préférant ses cours de musique. Dès 14 ans, il commence à écrire quelques falaise. s Et c'est au collège que la lecture des poètes l'éveille réellement à l'écriture. Avec ses amis, il découvre la musique et la liberté de l'école buissonnière. Mais à l'aube de ses 18 ans, une sombre histoire de vol le fait écoper d'un an de prison avec sursis l'humilie auprès de ses proches et de ses voisins et le fait renvoyer du lycée. C'est ce délit de c l i c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 Il n'y a pas d'amour heureux. Son premier boulot le conduit aux usines Renault de Boulogne-Billancourt. Le soir, sur le piano de sa tante, il s'essaie et ses premiers accords. Mais les Allemands envahissent Paris et Brassens retourne à Saint-Thèse. Cependant, trois mois plus tard, il ne peut s'empêcher de retrouver la capitale. Ne pouvant reprendre son poste chez Renault, il se jette dans un travail acharné, la découverte de la musique sur le vieux piano d'Antoinette. Il lit beaucoup pour tuer le temps dans ce Paris désert. Paul Fort, Rimbaud et surtout Vian. Ce travail le mène en 1942 à publier son premier recueil de poésie, Des coups d'épée dans l'eau, suivi rapidement d'eux à l'avant-vol. Il rencontre, parmi les amis de sa tante, Jeanne Le Bonnier, la Jeanne, qui habite à deux pas de là. Leur relation durera à jamais, malgré la différence d'âge. Elle était née en 1891. On va s'arrêter là pour jouer une musique et que je vais dédier encore à Tio Bob. Et cette musique, <rire> cette musique, à chaque fois que je l'entends, Bob, je pense à toi, mon vieux. Je ne sais pas pourquoi. Tu vas l'écouter et tu vas me dire. On se parlera plus tard au téléphone. OK? Et. <rire> je suis obligé de rire parce que je, je regarde maintenant la figure de Robert Tio Bob en écoutant cette musique. Quand tu sais, je l'ai choisi spécialement pour toi, hein, Tio Bob. Ok? Et c'est à toi que je m'adresse. Et c'est à toi que s'adresse la musique, ok? Je lui dis merci quand à chaque fois que. C'est mon technicien, Tio Bob. À chaque fois que ne fonctionne pas mes computers, je lui fais un coup de téléphone. Il est toujours là pour me donner de. Un Coup de main.、Hein? Alors, Tio Bob, je sais que tu as été baptisé Tio Bob par Aimé, ma femme.、Hein? Depuis lors, ce nom t'est resté. Ce nom t'est resté collé.、Hein? Pour toi, Tio Bob, Georges chantera Quand je pense à Lulu. Cette musique est pour toi, mon vieux. Ok? De vieux garçons, moi j'ai pris l'habitude d'agrémenter ma solitude aux accents de cette chanson. Quand je pense à Fernande, je bande, je bande. Quand je pense à Félicie, je bande aussi. Quand je pense à Léonore, mon Dieu, je bande encore. Mais quand je pense à Lulu, là je ne bande plus. La bandeison, papa, ça ne se commande pas.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 Et pour terminer le programme de ce soir, c'est à Réginal que nous enverrons cette dernière chanson qui dit Carogorie. Car il vit dans, un, dans la jungle de New York. d e s t c e pas, Régie? Et après ça, nous dirons bonsoir à tous qui ont été des nôtres. Nous serons encore une fois avec vous dimanche prochain sur la même fréquence, la 820 AM. La radio de l'Université de l'Occident à partir de 8h. e e u r s Merci encore à vous tous. Je vous dis bonsoir, passez une bonne soirée et nous espérons vous rencontrer dimanche prochain à la même heure. Bye bye! C'est à travers de larges grilles que les femelles du canton contemplaient un puissant gorille, sans souci du camp, dira-t-on. Avec impudeur, c'est comme mère, l o r g n e est même un endroit précis, que rigoureusement ma mère m'a défendu de nommer ici. Garogorille Tout à coup, la prison bien close, où vivait le bel animal, s'ouvrant e de ses pourquoi, je suppose qu'on avait dû la fermer mal. Le s i n g e e n sortant de sa cage, dit c'était aujourd'hui que je le perds, il parlait de son pucelage, vous aviez deviné j'espère, gare au gorille. patron de la ménagerie grillait et p e r d u t nom de nom, c'est assommant car le gorille n'a jamais connu de guenon, dès que la féminine engence sut que le singe était puceau.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 Le monde se précipite hors d'atteinte du Saint-Jean-Rut, e sauf une vieille décrépite et un jeune juge en bois brut. Voyant que tout se dérobe, le q u a d r u m a n a c c é l e r a s s e n d a n d e n d i n e n t vers les robes de la vieille et du magistrat. Garogorie Bas soupirait la centenaire, qu'on pût encore me désirer, ce serait extraordinaire et pour tout dire inespéré.